double message que je passerai si vous le laissez d'une part euh, d'intégrer euh, une culture de la vigilance, de la sécurité, de ne pas hésiter. Bi mesu banetuke iganasteku lehenike. Bakotsak uchantsabat hartibehardu basteretan igaiten dietaz kasuegiteku. Il faut prendre le sujet au sérieux. et de ujatus qu gendarmer euh, et euh, dans dans euh, Afea grabea dela kozen euh, eta berdenmoan estu lotsak gaina hartu behar. Bizitza sozial, ekonomiko et eta kulturalak bon et jarraiki behartu. Jakutsi behar da memenu hauetan alkartasuna nausi dela. Dedra pare euh, c’est évidemment euh, la solidarité euh, l’union ki doit prévaloar.